podcast la première globe crocker jusqu'à midi sur la première. Quand deux enfants se disputent un bout de banane, coupe-le au milieu, proverbe congolais. Belle matinée sur la première et bon lundi, Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui changent de vie en voyage, repart de plus belle après un bon week-end de repos et pour un troisième tour du monde de l'été. Et oui, déjà, chaque jour de l'été, justement, on change de continent et un voyageur en particulier nous emmène dans le pays qui l'a bouleversé. Sur la table de Globe Crocker, on aime étaler les objets souvenirs de ses voyages, les musiques et les lectures qui les ont accompagnés. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit futé en voyage qui ne pensait pas que la destination fût si bouleversante. Notre guide est l'auteur d'un guide. Il voulait dégoter les bons plans d'un pays d'Afrique en dehors des sentiers battus. À force, il est tombé amoureux du pays dont la capitale est aussi la capitale de la fête, de la débrouille et de la créativité. La République démocratique du Congo, voilà notre destination à croquer. Globe Crocker sur la première. Le bassin du Congo a toujours fasciné et nourri de nombreux mythes, fantasmes et rêves d'exploration depuis le continent européen. L'immensité de son territoire, le Pic Marguerite, culminant à 5119 mètres, en font une destination unique en Afrique, bien qu'encore largement méconnue, sans oublier les Grands Lacs, à l'Est. Le pays peut être fier également de posséder 47% du massif forestier tropical du continent africain, le deuxième du monde après l'Amazonie et 6% des réserves tropicales mondiales. Pays le plus peuplé d'Afrique centrale, Kinshasa, 11 millions d'habitants, est appelé à devenir la première ville africaine d'ici 2020. C'est dire la démesure présente au sein d'un seul pays et la richesse incroyable qu'il contient. D'où aussi l'énorme intérêt qu'il suscite et les enjeux qu'il cristallise aujourd'hui sur cette mine d'or, tant convoitée dans Globe Crocker. Bonjour Philippe Weavekens. Bonjour. Bienvenue dans Globe Crocker. Merci. Vous avez mis votre veste de baroudeur. Ah, j'ai mis le... Veste de scooter, plutôt. De scooter. <rire> oui, parce qu'on est à Bruxelles quand même un petit peu. Mais ouais, on ouais, va ouais. partir pour Kinshasa bientôt et la République démocratique du Congo. Euh, on va faire un voyage dans le temps aussi avec vous, parce que vous êtes féru d'histoire. Et puis votre histoire avec le Congo remonte à février 2003. Alors justement, en février 2003, vous arrivez à Kinshasa. On a bien compris hein, que vous étiez là pour rédiger, prendre des notes pour le petit futé, dont vous êtes le rédacteur en chef, le directeur pour le Benelux, en tout cas. Euh <rire> L'histoire commence en 2003. Et alors, quelles sont vos toutes premières impressions lorsque vous arrivez en février Alors, la première fois que je, dé je débarque à, à Kinshasa, comme toujours dans les pays lointains, ben, on débarque généralement à l'aéroport. Et, et comme tout aéroport, euh, c'est souvent un, un, une lucarne sur le pays. Alors, ça, ça permet de, de, de voir un petit peu à quoi ressemble le pays. L'organisation, le style, le voilà. rythme, tout ça. Exactement. Et, et là, en l'occurrence, c'était plutôt chaotique. Parce oui. que quand on, on est arrivé, d'abord, il fallait compter à peu près deux bonnes heures entre le moment où on débarque de l'avion et le moment où on quitte l'aéroport. C'est quand même beaucoup, deux heures. D'autant oui. euh... plus qu'il y avait un seul avion. Voilà, il y avait un seul avion, et puis on pourrait se dire on met tout ce temps, parce qu'il y, y, y a 50 avions sur le tarmac, mais pas du tout à l'époque, il y avait 3-4 avions, mais donc c'était beaucoup plus au niveau de la, la désorganisation extraordinaire, les endroits où récupérer les bagages, on avait les taximènes, les faux, les escrocs, les, les, les douaniers, les... il y avait absolument de <rire> la tout, panoplie. la panoplie avec un chaos et un bruit indescriptible Vous dites que la lucarne sur le pays, ça part très très fort. Vous avez presque envie de faire demi-tour Ah vraiment, vraiment, parce que là, je, je, je, déjà au départ, bon, euh, moi j'y tenais à faire un, un guide sur le, le Congo, mais les voyants n'étaient pas tous au vert. Et quand, euh, quand je suis arrivé là, je me suis dit, mais franchement mon vieux, t'as as, as sans doute fait le mauvais choix, ou t'es 10 ans trop tôt, 20 ans trop tôt, mais ce pays n'est pas du tout mûr pour un, pour un guide. Et là vraiment, j'avais envie de remonter dans l'avion et de rentrer sur Bruxelles. Et bon, vous dites, je, je ne l'ai pas fait. Vous dites, entre temps, le, le pays a beaucoup changé C'est un, un Congo qui n'existe plus, que vous visitiez à l'époque. Euh, vous l'avez ensuite visité à plusieurs reprises. Il y a quand même encore des choses qui demeurent. Oui, bien sûr. Bon, je, je, ça serait mentir que de dire que tout est parfait euh, <rire> sur le Congo, loin de là. Mais il y a quand même un certain nombre de choses. Entre autres, l'arrivée sur l'aéroport. Parce que euh, si on veut développer du tourisme dans un pays, c'est sûr qu'il faut d'abord soigner l'accueil et l'aéroport. Donc il y a des choses qui, ont, qui se sont améliorées. Les, des infrastructures qui sont là sur Kinshasa. Des routes qui ont été refaites. Mais euh, à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Alors vous, vous finissez, hein, au bout de ces deux heures et demie d'attente, euh, par quitter euh, l'aéroport dans un taxi troué. Oui, oui un taxi euh... troué, parce que j'avais y personne qui m'attendait, j'étais avec un ami, on avait fait ça à deux. Euh, j'avais un tout petit réseau des gens que je devais contacter là, mais le réseau s'est développé par après, entre autres Jérôme Roux, qui, qui est le, le responsable pour la Belgique, là, de euh, responsable économique et culturel. Euh, et donc on a pris, on est monté dans un taxi. Je pouvais même plus dire la marque de cette voiture parce qu'elle était complètement cassée. Il y a un trou, il y a un trou là aussi. Voilà, il y avait un trou. On voyait la, la route qui passait en dessous, en dessous du trou. Euh, et puis alors évidemment les nombreux autocollants dédiés à, à Dieu et à protéger le chauffeur, euh, euh, ses clients et, et, le, et le véhicule. Mais apparemment ça fonctionne puisque vous êtes là. <rire> suis... euh, par les fenêtres, vous apercevez un Kinshasa, un Kin surexcité. Oui. Oui, ça, dites que le quinois est... est excité. Le quinois est excité, alors le, le, il n'est pas excité pour rien, il est, il est fait tard surtout. Le quinois le il est fait tard, euh, et le quinois d'abord c'est un ensemble de, de, de Congolais qui viennent d'un peu partout, donc de l'ensemble du pays. Et une des caractéristiques c'est la fête à Kinshasa, c'est la musique, c'est une ville qui ne dort jamais qui <rire> s'amusent tout le temps euh, avec les moyens du bord, parce qu'il ne faut évidemment pas croire que, certainement pas en 2003 et maintenant, certainement pas des, des, des, des, des baffles de bonne qualité, mais ils font la fête coûte que coûte. Euh, ils dansent, ils chantent euh, à tout bout de champ. On vous remercie déjà, Philippe Huffekens, d'avoir déposé sur la table de Globe Crocker plusieurs objets qu'on va tenter de faire parler. Vous avez donc joué le jeu hein, de notre grammaire, ah, comme on dit. Absolument. Et alors, on va se mettre dans les oreilles, puisque ça en fait partie, la musique des préparatifs de ce premier voyage. Indépendance, tcha, tcha évidemment Kinshasa ne, ne sonne plus vraiment comme ça aujourd'hui mais c'est vraiment la musique, euh, l'image musicale de Kinshasa pour les Belges Oui, et pour les Congolais aussi, parce qu'il faut se remettre à l'époque en, en 60, c'était une liesse incroyable. Euh, bon, on ne se doutait pas à ce moment-là que le chemin allait être long et difficile pour arriver à quelque chose de mieux. Et ce n'est toujours pas le cas. Il ne faut pas oublier que le Congo a passé 20 ans de, de guerre, de, de, de, de gros problèmes, euh, dans lesquels, desquels il n'est pas complètement sorti. Mais indépendance, c'était important, oui. Il y en a une autre qui est importante. Vous, tendre, vous vouliez faire un petit, euh, un petit coucou à quelqu'un qui nous a quittés à, en avril à Abidjan Oui, C'est qui lui Papa Wimba. Évidemment, incontournable. Incontournable, euh, voilà, c'était c'était le, le, le, le roi de la rumba, c'était le roi de la sape également. Euh, c'était une icône à Kinshasa et, et dans toute l'Afrique. Je rappelle quand même qu'il est, il est mort sur une scène en Côte d'Ivoire, donc c'est quelqu'un qui était très connu. Et il, comme beaucoup de bons musiciens congolais s'exportent assez bien. Et bon, ben, il n'est plus, euh, mais il a laissé non seulement des, des émules et toute une série d'une de, de, nouvelle génération qui est prête à reprendre, à relever le, le défi. Vous dites que vous êtes tombé de ce pays, de ce pays parce qu'il est compliqué. Qu est -ce que ça oui, veut dire alors c'est un pays compliqué. Euh, bon, J'avais fait auparavant là, des guides sur l'Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Burkina Faso, au Togo, des choses comme ça. Euh, c'est peut-être des destinations plus simples. Là, le Congo, je me suis rapidement rendu compte que... C'est un pays où tout est compliqué. Euh, et et c'est pour ça que j'ai tendance à appeler ce, ce pays mon, mon pays atelier. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une destination de vacances, même si avec les guides que, que nous écrivons, on essaye d'inciter les gens à partir, parce qu'il y a des choses à voir et à faire. C'est ce qu'on va essayer de voir hein, dans la ouais. suite de Globe Crocker. Euh, vous vous posez aussi souvent la question, mais comment font-ils Par exemple, à Kinshasa, vous dites que 40% des maisons ne sont pas équipées en eau courante. Comment font-ils Voilà, exactement. Comment font-ils Il y a 10 de la population du Congo qui n'est pas reliée non plus à l'électricité. Comment font-ils Alors, c'est vrai qu'avec nos, nos regards d'Occident, on se dit c'est pas possible. Peut-être en même temps qu'on est moins, ils sont moins fragiles que nous parce qu'imaginons un instant qu'on n'ait plus d'électricité ou d'eau courante ici, ça serait bien pire que on ne s'en remettrait pas. Et, et eux pas. sont à la fois débrouillards et puis. Très résilient. Ça s'appelle déjà... la résilience, effectivement. Voilà, cette résilience m'étonne toujours. Comment peuvent-ils supporter autant de, de, de difficultés et de problèmes, tout en restant en même temps patriotes pour leur pays C'est ce qu'on va voir. On va voir aussi quelle est votre démarche qui vous a amené là-bas pour ce guide. Et nous partons avec vous, Philippe, en RDC, parce que vous vouliez développer un tourisme raisonnable là-bas. Voilà, exactement. Donc euh, on avait fait... Euh, Je m'occupe du Petit Futé ici en Belgique depuis 89 avec euh, le développement des guides en français en flamand sur Bruxelles, sur toutes les villes et, et des thématiques sur la bière. Et en 2000, euh, j'avais euh, édité la première édition du Petit Futé du Bénin, suivi du Togo, du Burkina Faso, donc principalement les, les Afrique pays... Euh, de oui. Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Alors, dans, dans ma petite tête de Belge, il y avait toujours euh, <rire> euh, cette espèce d'envie d'aller au, au, au Congo, parce que comme beaucoup de familles en Belgique, j'avais des, des, des oncles, et des, des grands-oncles plutôt, qui, qui étaient présents là-bas, et j'écoutais religieusement leur, leurs histoires quand ils rentraient. Et donc j'en reviens. Alors en 2003, euh, c'est l'époque où Louis Michel essayait de remettre à l'agenda le, le Congo, la RDC, après toutes ces années de guerre et des difficultés. Et je me suis dit, je m'inscris là-dedans. Alors très compliqué parce que quand on fait un guide, en tout cas dans, dans, dans nos collections petit-futé, il y a une série de critères. Alors on peut pas faire. Euh, il fallait que ces critères correspondent un petit peu à la possibilité de, de, de créer un, un guide, donc euh, qui est y qu y du tourisme, que le tourisme et les sites les choses à voir et à faire soient accessibles, qu'il y ait une certaine sécurité, euh, qu'il y ait des infrastructures. Les voyants etc. dont vous parliez. Voilà, c'est ça. C'est <rire> les, les, les voyants. Bah, ils étaient tous au rouge, à peu près. Évidemment. Euh, donc j'ai forcé le truc quand même. Je me suis dit, il faut, il faut y aller. Et puis. Euh... Et on a sorti en sortit en 2006, donc trois ans plus tard, après mon premier voyage, une première édition sur le Assez ah, maigrichonne par rapport au, à celles qui, qui sortent aujourd'hui, mais une première édition sur le Congo. Voilà. Vous vouliez développer un tourisme raisonnable, mais il n'était pas question non plus d'organiser de, des, euh, des grands trips avec des, des parcs d'observation où on voit les fameux, ce qu'on appelle les Big Five, autrement dit le rhino, le buffle, le lion, l'éléphant et les léopards. Tout sauf ça que vous voulez faire vous. C'est plutôt du tourisme de niche. Ah, c'est pas que je, je veux ou pas, ou, ou pas, c'est que la réalité fait qu'aujourd'hui c'est totalement impossible de développer un, un tourisme de, de grands parcs, de big five, etc. Parce que D'une part, il y a eu, durant ces années, énormément de, de, de, de combats, de rebelles, etc., qui, ont, qui se sont nourris sur le, le, le gibier, tout simplement, sur place. Euh, pas mal de ces zones sont euh, insécurisées, et surtout, en Afrique de l'Est, vous avez des pays comme la Tanzanie, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Kenya, oui. euh, qui font des choses extraordinaires, mais ils sont partis euh, depuis 1967. Donc aujourd'hui, il faut trouver au Congo un, un tourisme qui lui corresponde. C'est-à-dire un, un tourisme... c'est quand même un peu fou de promouvoir, de, de, de rêver un tourisme dans un pays qui connaît quand même plus d'instabilité que... Oui, bon, maintenant, il ne faut, il faut pas oublier que le pays est très très grand, ça fait 80 fois la Belgique, donc on a tendance, Exactement. quand on entend les informations, à entendre que, que ça pète et ça chauffe un peu à l'Est, un peu ou beaucoup, on a tendance à nous faire croire ici, via les, les médias parfois qui prennent des raccourcis, que l'ensemble du pays est à feu à sang. Bon, Le... C'est un pays-continent. C'est un pays-continent. Donc, donc ça, ça irait si on, on se rapporte sur, le, sur une carte de l'Europe, à peu près de, du nord de la Norvège au, au sud de, de la Grèce. Donc c'est énorme. Donc euh, il faut quand même euh, raison garder, il euh, y, y a 3000 kilomètres euh, d'un bout à l'autre. Et vous, vous êtes plutôt au côté atlantique, hein, vous êtes sur la... la, la... Alors je suis allé partout, mais là, à l'exception du, du, de l'Est, où effectivement il y a des choses qui se remettent un peu en route avec le, le prince de Mérode, etc. Mais, mais toujours entre guillemets, à l'Ouest c'est plus simple. Parce que d'abord, on a la proximité avec Kinshasa, euh, le Bas-Congo, qui s'appelle euh, aujourd'hui le Congo central depuis euh, quelques mois. Euh, le, le Congo central est une province très accessible, euh, très culturelle, dans laquelle il y a moyen de faire et de voir énormément de choses. Il y a sur la table de Globe évidemment, plusieurs de vos guides. Il y, a, il y a un petit futé qui a été dédié à Kinshasa, un autre au, au Congo. Il y a eu plusieurs éditions. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un guide quand on veut pas faire du bête tourisme, mais qu'on veut voyager Alors d'abord ne pas se tromper de cible et, et donc euh, on ne vise pas le tourisme de masse parce qu'il n'y a pas de tourisme de masse parce que d'abord le voyage pour, en avion pour aller jusque là comme dans beaucoup de destinations africaines est cher. Mm -hmm. Deuxième chose voyager dans le pays c'est également assez onéreux donc, mais il y a malgré tout, euh, tous les jours il y a un avion Air France, un avion SN il y a des avions Turkish Airlines, Kenya Airways etc. Donc il y a du monde qui s'y rend Il y a un, de la coopération il y a du business, il y a de la diaspora Il y a des gens qui vont pour le tourisme, mais c'est des gens qui, en étant sur place, ont envie de visiter le pays, parce que c'est faisable. C'est faisable, malgré le réseau routier, qui est quand même, puisqu'on a affaire à un pays continent, euh, c'est impossible d'avoir un réseau routier euh, parfaitement en état. Oui, tout à fait. Donc il est loin de l'être. Il est loin de l'être. Donc euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, de la colonie, on pouvait relier le, le nord au sud et l'est à l'ouest en voiture. Aujourd'hui, c'est impossible. Ah, J'ai un ami qui l'a fait en moto. <rire> il a cassé sa moto. Euh, euh, non, il, il est arrivé, il a, fait, il a fait un trajet fabuleux, mais il y a, il y a énormément de pistes et tout ça, donc, euh, mais les pistes sont peu entretenues. Donc si on va au Congo, on choisit sa destination, soit on va à l'est euh, du côté des Kivu, euh, soit on va à l'ouest, soit on reste à Kinshasa, mais c'est difficile dans un même voyage d'aller du bas Congo au Katanga, et, et euh, en province orientale par exemple, donc on, on choisit. Vous avez posé, c'est marrant, vos, euh, vos guides euh, petits futés sur le Congo et sur Kinshasa, à côté d'un autre guide qui, lui, date de 1948. Ouais. Alors, dans le genre ouais. autre époque, c'est une autre époque. <rire> Qu'est-ce qui change Oh, tout change. Donc, euh, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun copier-coller entre ce guide et le nôtre. <rire> On vérifiera. <rire> et donc, c'était le, le, le syndicat d'initiative du Congo euh, euh, Rwanda-Wondi, à l'époque, en 1948. Donc, c'est un, une mm -hmm. grosse Grosse brique qui fait, qui fait, qui fait, euh, qui fait 752 pages. Euh, donc là dedans, il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air, ah, mais en plus très bien, très bien, belle euh, iconographie, des photos, des cartes complètes, etc. qui reprennent justement les pistes qu'on pouvait utiliser. Aujourd'hui, euh, bon, c'est un, un, bon. un ouvrage de, de, de référence. Et puis moi qui suis collectionneur de ces, ces livres sur l'Afrique, ça me plaît beaucoup. Mais on retrouve là dedans tout ce qui reste. À voir, parce qu'un pays beau et diversifié comme le Congo, tout est toujours là. Le problème, c'est que tout n'est pas accessible. Est-ce qu'il reste euh... encore beaucoup de traces de l'histoire coloniale, justement Parce qu'apparemment, les routes, euh... non, il n'y a plus. Mais les que... routes, il n'y a pas, non, il n'y a, y a plus. Euh, les... C'était des pistes, principalement, donc une piste qui n'est pas entretenue, euh, c'est cuit. Donc, il reste des traces. D'abord, il reste des, des traces dans, les, dans, la, dans la mémoire collective des gens, ça, c'est une, une chose. Et puis, il y a quand même, dans, entre autres, au Bas-Congo, y c'était la, la première euh, province qui a été euh, visitée, je dirais, non seulement par les Belges, mais par les Portugais aussi à l'époque. Donc, c'est une province dans laquelle il y a beaucoup de traces de ce Congo avant la colonie exact, euh, également. La première, 11h midi, Globe Crocker, avec Benjamin Leupart. Étonnant ce Michel Polnareff qui compose pour Dans la rue, nouvelle génération de la République du Congo, n'est-ce pas Absolument, je connaissais pas du tout. Philippe Weavekens, vous êtes notre guide ce matin dans Globe Crocker et nous sommes en République Dominicaine, démocratique euh, du Congo. Et on essaye de mettre nos pas dans les vôtres parce que vous avez sillonné le pays afin de rédiger les meilleures lignes euh, du euh, petit futé consacré justement au, au Congo. Vous êtes un féru d'histoire, non Ah, j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'histoire, et je bien l'histoire en particulier du Congo, oui. Et vous êtes un grand lecteur Et j'aime lire, oui, quand j'aimerais je... avoir plus de temps, comme tout le monde, pour lire davantage. Mais... Est-ce qu'il y a des auteurs congolais euh, que vous recommande R... R... R... R... R... pardon Alors, il y a, y a énormément d'auteurs de... euh, congolais, oui. Euh... Euh... Mais vous dites, euh, ils sont pas très très fortement édités, donc. Euh... Alors pas tous parce que parce que le Congolais il, il aime bien un peu régler régler des comptes, donc il se cherche aussi des éditeurs euh, en Europe à compte d'auteur. Il pour... faut pas oublier que c'était quand même une tradition orale jusqu'à pas jusqu'à pas longtemps, hein, comme dans l'ensemble des pays d'Afrique. Mais mais au Congo beaucoup envie de de régler des comptes, donc il y a beaucoup de livres politiques, de livres. Euh, de, de livres de règlement de compte aussi qui se font. Après, il y a des grands classiques et il y, a des, il y a des romans, il y a des choses très très bien. Vous avez joué le jeu de Globe Crocker et on vous en remercie. Vous nous avez confié une lecture qui a accompagné vos, vos voyages. Euh, on on l'a immergé, on l'a trempé un peu dans l'ambiance Congo. On va se plonger par cette lecture dans l'histoire. Oui. Ces pays autrefois nés de coups de crayon stratégiques sur des cartes géantes un jour à Berlin sur une table de conférence. Tandis que la France s'époumenait, crachotait sa colère de petit coin en petit coin, traçant à la piste sur la carte. « Oubangui Oubangui Oubangui !»« Mes frères !» Mes frères traduisaient les interprètes d'un Bismarck fatigué de sa propre civilité, incapable de contenir les coups de crayon de Léopold II, se taillant un vaste jardin privé au Congo. Léopold II des Belges, dit le furieux menaçant dans les coulisses, « Qu'on me laisse faire et je saurai bombarder Lisbonne !» Et l'agent secret de Lisbonne en Angola, déguisé en treillis de liane, riant sous cap et faisant zoro. Une mêlée déjà, cette table de conférence où les crayons étaient effilés comme des couteaux. Une mêlée des territoires qu'on appelait possession, devenus plus tard pays. Congo, INC, le testament de Bismarck, de Ingkolling C'est quoi cet ouvrage Pourquoi cet ouvrage Alors, c'est un, un des, des auteurs congolais là, qui a écrit pas mal, entre autres euh, mathématiques congolaises aussi, qui était son, son, son premier euh, roman. Euh, et dans « Congo Inc., le testament de Bismarck euh, », qui est un, un très beau livre, qui, il essaie de faire le lien entre ce passé euh, assez récent, le, le passé colonial du, du Congo, Et la, la réalité d'aujourd'hui. Alors d'abord, je dois juste préciser que je ne suis ni un nostalgique de la colonie, mais pas non plus... Ne <rire> euh, vous inquiétez pas. Pas non plus euh, trop critique, parce non, que j'entends parfois des critiques qui sont tellement mal faites, on oublie qu'il y a un contexte général. Et ce qu'a fait Léopold II, il l'a fait en très peu de temps, c'est vrai, alors que les autres États européens, euh, les colonisateurs, la France, le Portugal, l'Espagne, etc., l'Angleterre, l'ont fait en, en plusieurs siècles. Mais les dégâts, qui ont été causées, ont été infiniment plus importants. Alors, on a eu un Léopold II extraordinaire. Il faut le reconnaître, qu'il n'a pas fait que des, des choses aujourd'hui, au jugement d'aujourd'hui, on pourrait se dire, c'est parfois des choses un peu assez, assez dures. Mais d'abord, ne perdons pas de vue que le néocolonialisme d'aujourd'hui est bien pire. Ce que font des pays lointains, eh bien, bien, bien. Dans cette lecture, on se replonge dans la conférence de 1885, où effectivement, euh, bah, la Belgique n'est pas conviée. La jeune Belgique est trop toute petite, elle est très récente. C'est un, un état tampon qui, euh, qui sent bien qu'elle pourrait très bien être récupérée par un de ses grands Exactement. voisins. Donc Léopold n'est pas à la table de cette négociation et de ces conférences de 1885. Il est dans les coulisses et pourtant, il va se tailler la part du lion. Il s'attaque la part du lion très très adroitement parce qu'il faut pas oublier que Léopold II c'était c'était le souverain, le second souverain de la Belgique, mais un type extraordinairement euh, euh, à la fois intelligent, il a toujours une, une, une longueur d'avance sur, sur les autres. Il avait fait euh, graver une petite pierre qui se trouve au musée de en actuellement, il faut une colonie à la Belgique. Son père Léopold Ier avait essayé déjà. Euh, et donc, il fallait absolument trouver une colonie, Il fallait voilà. exister ailleurs pour ne pas Exactement. Être il fallait exister ailleurs pour, ne pas, pour, pour, pour continuer à exister. Et surtout, il fallait pouvoir financer la Belgique qui n'avait, à part le, le charbon, qui n'avait pas grand-chose comme ressource. Alors, il y a une histoire incroyable. C'est celle de Stanley que les Anglais envoient en terra incognita hein, pour retrouver Livingstone qui s'est un petit peu paumé. Exact. Et de retour, Stanley, lui, va un peu faire son son rapport à la cour d'Angleterre, il n'a pas vraiment l'oreille de, de la reine qui a Il n'a pas, voilà, pas exactement l'oreille de, de, de la reine et, et rapidement, Léopold II, qui est le cousin de la reine, euh, a eu vent de ça, fait venir Stanley euh, au palais de Laken, et euh, essaye de prendre un maximum d'informations sur ce terrain incognita puisque personne n'y était, si ce n'est que pour les Anglais qui n'y étaient pas non plus, les Anglais avaient un grand rêve à ce moment-là, c'était pouvoir lier le Caire en Égypte, au Cap, en Afrique Ça, du sud Ça, c'était le fantasme sud. des Anglais. C'était le fantasme des Anglais faire un énorme chemin de fer et d'avoir une espèce de colonie anglaise qui descend du nord au sud et d'asseoir leur suprématie. là. Ça aurait donc... été redoutable quand on pense qu'ils <rire> travers, auraient traversé le Congo, le Katanga et, et en direction de, du Cap. C'était un, un projet phénoménal. Et donc Stanley a été rapidement convaincu de se mettre au service de notre roi Léopold et donc a, euh, est reparti sur place et... Euh, est revenu à donner les informations comme quoi, effectivement, c'était un pays qui semblait extraordinairement riche. Alors, riche, à l'époque, ça voulait dire qu'il y avait non seulement euh, du caoutchouc, de l'ivoire, le caoutchouc, faut pas oublier qu'on commençait, on commençait à rouler, euh, donc le, le marché automobile commençait à, à poindre, donc il fallait du caoutchouc, de l'ivoire, et surtout, on se rendait compte qu'il y, y avait possibilité d'avoir des, des richesses minières. Alors, Léopold II a, a mis en place... Euh... C'est carrément un tilt hein, qui, qui, euh, qui se passe là, lorsque euh, Stanley euh, bah, raconte son voyage au roi. Ah, bah, tout à fait Il va il va ensuite convaincre des grandes fortunes belges voilà. euh, de devenir des bailleurs de fonds pour acheter des concessions. Euh, on a retracé un peu l'histoire phénoménale hein, de, de du lien entre la Belgique et, et puis ce, ce Congo. On terminait en disant que finalement, la Belgique a acheté des concessions pour euh, chacune étant une pièce du puzzle congolais. Et aujourd'hui, voilà ce, ce pays qui, qui est indépendant et puis que vous voulez faire connaître davantage par votre petit futé. Vous dites le plus grand malheur de ce Congo, c'est d'être un coffre-fort à ciel ouvert. D'abord, c'est que c'est un, un pays immense et immensément riche effectivement c'est ce qui me fait toujours dire c'est un, un coffre fort à ciel ouvert, il a toujours été et on s'en est toujours servi non, non pas assez pour le tourisme, mais beaucoup plus pour les, les matières premières qui, qui recèlent, qui sont énormes dont on découvre encore. Il euh, y a absol absolument tout en termes de, de, de minéraux, il y a absolument tout sur place. Et encore dernièrement, hein, enfin dernièrement, récemment en tout oui, cas, on a avec, découvert le fameux... Avec le coltan, le coltan avec le dans coltan, les années 80, qu'on trouve dans et, tous les et tout, ça, tout ça génère évidemment des, des, des guerres, des guerres que, que l'on suscite d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en définitive, les, les derniers consommateurs, le consommateur, tout ça c'est nous ici en Occident. Et... Alors vous dites, avec Donc... tout ce passé qu'on a en commun, avec euh, toute cette histoire, il y a quand même des similitudes de pensée et d'humour entre le Belge et le Congolais. Alors qu'en Afrique de l'Ouest, il y a plutôt une affinité avec la France, une espèce de vélocité. On n'est pas pareil Non, non, non, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Le, le, Congolais a gardé d'ailleurs 100 ans toujours assez bien avec le Belge. Même les gens qui n'ont pas du tout connu l'époque coloniale, hein, Donc, dans les jeunes, oui, mais vous êtes nos oncles, il faut revenir, etc. Enfin, c'est ce qui est totalement, totalement impensable. Mais on a, on a une similitude de, de pensée et peut-être un, un peu parfois cette espèce de, de lenteur qui, qui, on est moins véloce que les Français et, et on est lent, hein, est que vous <rire> On est parfois un peu lent. Mais vous dites, on est lent, mais on a les pieds sur terre. On a les pieds sur terre et, et le, le Belge est apprécié par toutes les nations qui sont, qui sont sur le Congo. Chaque fois qu'on a besoin d'une expertise, que ce soit les Chinois, les Américains ou n'importe quelle autre nation, une expertise, on met un Belge. Parce que le Belge connaît bien la mentalité du Congolais, s'entend bien avec le Congolais, et puis connaît le pays et aime le pays, ce qui est quand même important. Qui avait dit euh, le Congo est un scandale géologique C'est Jules Cornet, le fameux géologue belge montois qui était parti dans, lors d'une des expéditions euh, lancées par Léopold II au Katanga. Et donc c'est lui qui a, euh, qui a défini cette, cette, ce qu'on appelle la, la copper de la, la ceinture cuprifière. Euh, du Katanga et donc si vous regardez la carte du pays, ça, le Katanga descend bien loin sur une pointe de la Zambie parce que c'était c'était toute cette partie la plus riche en, en termes de cuivre et on avait besoin d'énormément de cuivre à l'époque, on en a toujours besoin et c'est ce fameux Jules Cornet qui a mis des, des cartes sur toutes les, les, les richesses minières qui sont encore d'actualité qui sont encore d'actualité parce que il euh, y a pas mal de gens qui vont qui vont gratter exploiter et qui se ils sont passés par euh, le musée de Tervurne pour euh, Pour s'inspirer de ces cartes. Absolument. On revient au, aujourd <rire> à aujourd'hui. Euh, quand vous êtes là pour écrire euh, les meilleures lignes de, de, de vos guides, il euh, n'y a pas de secret, il faut sillonner un peu le, le pays. Et ben, on va le faire avec vous. <rire> et là on dirait un peu le, le, le titre d'un roman. C'est euh, « L'aventure des poissons aveugles qui piquent ouais. bon, ». D'abord, euh, sur tous les, les, les... endroits où je me suis rendu, j'ai également des collaborateurs et collaboratrices euh... Caroline Thirion, avec qui je travaille depuis 4 ans, et un, un collaborateur congolais, Médard Tamboué, qui est très très utile, connaît bien le pays. Et donc effectivement, on sillonne, on sillonne ce pays comme on peut, euh, à pied, à cheval ou en voiture. Enfin, à cheval, c'est rare, parce qu'il n'y a pas de chevaux là-bas, ils se feraient bouffer, parce que c'est vrai que les Congolais ont tendance à tout manger. <rire> euh, mais donc en moto. Euh, et, et un jour, euh, oui, parce qu'on était arrivé sur Banzangungu, qui est l'ancien Thaïsville, effectivement. Ah, comme quoi, l'histoire rejoint euh, euh, l'actualité ouais, Absolument, absolument. Qui est Thaïs Alors, Thaïs, un le belge, capitaine Thaïs, un est, un, est un, un, un ancien militaire de, de l'armée belge, du côté de, de Liège, et qui était très proche de Léopold II, et qui avait accepté, pour Léopold II, de relever le défi du chemin de fer au Congo. Stanley avait dit... Euh, le Congo ne vaut pas un penny si on n'est même pas le chemin de fer. Donc, un, il fallait du chemin de fer et surtout le lien avec l'Atlantique, la, c'est-à-dire pour pouvoir évacuer tout ce qu'on qu reprenait, exploitait ou, ou volait. Et donc, euh, le, ce premier chemin de fer euh, a démarré fin des années euh, 90. Voilà. Alors, nous sommes dans cette fameuse province hein, qui, a, qui, a, qui a, voilà. a changé de nom. Qui a changé le le Bas-Congo, on est à l'ouest, côté Atlantique. Exact. Et on est donc dans cette, cette ville qui s'appelle maintenant Mbanzangungu. Voilà. Et alors, vous. Parce que racontez-nous, vous voulez aller voir <rire> des poissons aveugles et puis voilà. vous faites piquer. Qu'est-ce y qui se passe Il y a une particularité. Il y a beaucoup d'animaux endémiques euh, euh, au Congo, entre autres ces poissons aveugles, des petits poissons aveugles qui vivent, euh, des poissons préhistoriques qui vivent. Dans, dans des grottes euh, qui n'ont pas Dieu, en définitive. Et donc, euh, c'est un, un, un site touristique. Donc je m'y suis rendu avec un ami, et euh, ces grottes sont en, en contrebas. Donc, je raconte un peu l'anecdote. Les bien grottes sûr, sont en, en contrebas. Euh, et il y avait une série d'enfants qui nous avaient accompagnés sur le truc. Et donc, on rentre dans les grottes, on regarde tout ça. Et puis, à un moment, on, on voit les, les enfants, qui, qui, qui le comportement qui change un peu, ils se mettent à rire, tout ça. Et euh, au moment de sortir, et ils avaient, il y avait deux, deux nids d'abeilles qu'on n'avait pas vu en descendant, deux nids d'abeilles, et ses enfants ont commencé à jeter des pierres dans les nids d'abeilles, ce qu'on n'avait pas vu. Donc avec, avec le copain avec lequel j'étais, on, on est remonté. Et en, en une fraction de seconde, on s'est fait entourer par un, un nuage de ces abeilles noires. Voilà une bonne blague. Et, et agressive. Euh, donc on a dû remonter jusqu'à la voiture. Là, mon copain s'était écorché le genou, il avait la clé de la voiture. On, on, on était piqué de toutes parts. On avait des dards qui nous sortaient de partout. Alors, je ne sais pas combien de piqûres on a eu, mais c'était infernal. Un <rire> Comme quoi il faut bien choisir ses guides. Il faut bien choisir ses guides, absolument. <rire> il y a une autre aventure qui vous attend à un autre endroit euh, du, de la RDC, c'est du côté alors là plutôt, euh, on en parlait, hein, de l'eau Bumbashi Katanga ouais. euh, et là c'est ça montre un petit peu le euh, allez le réalisme des, des, des enfants oui euh, j'étais là c'était c'était pas pour le petit-futé c'était pour un, une étude sur le développement du tourisme dans mm -hmm. la province du Katanga et donc on était j'étais resté là plusieurs jours sur place et avec Moïse Katumbi dont on parle beaucoup actuellement qui avait commandité cette, cette, cette étude. Et donc, lui qui, dans les années 90, a été tout un moment, pendant un cer certain nombre d'années, en, en Zambie, euh, expatrié en Zambie, avait d'excellentes relations. Alors, il y avait une fête là-bas, une fête euh, patriotique en Zambie. Et donc, pendant deux, trois jours, on s'y est rendu souvent en hélicoptère. Donc, c'est frontalier. Et chaque fois qu'on montait dans ces hélicoptères, il y avait une série d'enfants qui étaient là, qui nous accompagnaient, qui criaient, qui chantaient et qui attendaient une petite pièce. Bon, Évidemment. alors moi, je, je pas l'habitude de donner des pièces comme ça parce que c'est pas. Et donc, deux, euh, trois fois, on, on part, on revient. Et à un moment, je vois dans ce groupe d'enfants deux petites mains euh, avec une espèce de d'hélicoptère de, de, qu'ils avaient fabriqué, mais magnifique, en terre glaise avec des pales en végétal et ça. Et donc, je vais vers lui et je lui achète l'hélicoptère. Je lui donne quelques, quelques francs congolais. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans ces allées et retours vers la Zambie euh, à bord de l'hélicoptère Là, on venait de décoller. Il euh, y avait une petite marée d'enfants qui arrivent euh, voilà. pour vous euh, demander une petite pièce. Et l'un d'entre voilà. eux vous tend un magnifique hélicoptère en terre. En terre. Un petit artiste là, qui avait fait un hélicoptère, mais, mais à l'échelle exactement comme il. Bon. Donc, alors je vais chez lui je lui dis OK, ben voilà, je te, te l'achète, je, je prends l'hélicoptère. On repart, et en revenant, il y avait là 4-5 enfants qui s'étaient dit « Bon, ben, si c'est un moyen d'avoir un peu d'argent, on fait un hélicoptère. » Les hélicoptères étaient un peu moins beaux, c'est moins artistes. Moins de bon, temps aussi. Hein moins de temps aussi, j'achète les 4, on repart. Et ainsi de suite. Et la troisième fois, ils avaient tous fait un hélicoptère. <rire> la plupart ne ressemblaient pas à des hélicoptères. Mais bon, pour monter quand même le formes, moi, j'ai acheté tous ces petits hélicoptères. Puis... <rire> Vous avez maintenant un essaim d'hélicoptère. Après, l'essaim voilà, voilà, d'abeille, voilà, c'est l'essaim voilà, d'hélicoptère. Ça montre un petit peu le côté euh, réaliste et le côté aussi... Euh, ben, la culture, un peu, du Congolais. Oui, oui, c est, c est, c est, c est, il faut être... Euh, oui, c'est la, la, il faut être réaliste et ils le sont depuis leur plus jeune âge, parce que y a, y a, la, les Congolais ne vivent pas dans un consort. Alors, Euh, tous ne sont pas artistes, mais les artistes qui sont là-bas n'ont pas de subsides. Hein. Il y a bien un ministère de la Culture, mais ils n'ont pas de subsides. C'est-à-dire que des artistes qui veulent exprimer quelque chose, ils l'expriment. S'ils n'ont pas d'argent ou s'ils ont l'argent pour un, un sandwich ou un morceau de poulet... Si c'est choisir entre manger et, et, et acheter un outil pour, euh, pour sculpter, ils vont prendre l'outil. Tant que c'est vraiment des, des gens qui ne sont pas dans le confort. Et c'est ce qui me fait dire toujours aussi qu'on a, on a un niveau euh, assez bon au niveau de tout ce qui est artistique, les sculptures, les peintures, etc. Ce la qui n'est pas trop le cas dans la, la, voilà, la créativité énorme. Euh, dans les pays touristiques comme le, le Kenya, euh, entre autres, d'où je reviens, euh, on sent qu'il y a une telle demande de la part des touristes qu'on fabrique ces œuvres à la queue le Et elles sont beaucoup moins bien faites qu'au Congo, il faut, faut vraiment le reconnaître, c'est des gens qui sont très doués et qui veulent dire quelque chose. Alors il y a des objets qui sont posés sur la table de Glove Crocker, parmi eux il y a le, j'allais dire, sempiternel, parce qu'on s'attend à avoir des masques quand on, quand on parle d'Afrique. Euh, c'est un masque qui est devant vous, on va le décrire et puis on va dire ouais. d'où il vient Donc c'est un masque Chokwe, euh, qu'on retrouve dans une grande partie de l'Afrique centrale, en Angola également, et qui ont la particularité d'avoir toujours un front bombé, avec une, une croix de Saint-André, euh, des dents très, très épointées, euh, des petits yeux, des petites centres pour les yeux. Et donc, comme, comme la plupart des masques, pas que ceux-là, mais la plupart des masques servent pour, pour des cérémonies, pour des traditions. Euh, C'est du raffia qui forme les cheveux Alors, au-dessus, il y, y a une espèce de, de, de, couronne, de couronne de cheveux, là, comme ça, qui est faite en raffia. C'est un, un assez vieux masque. Euh, que j'aime beaucoup. Après, évidemment, pour nous, quand on les garde ici, ça n'a ça pas de sens. Pour eux, ça a du sens. Pas celui de le conserver ou, ou d'en faire la collection, parce que souvent, ils les jettent et ils les brûlent. Euh, mais ouais, ouais, mais, ah, mais, long, mais ça, ça a beaucoup de sens. Et euh, ça rappelle aussi que le Congolais garde un lien avec un autre monde, À la fois le côté animiste, religieux, euh, il est capable de mélanger les religions, c'est-à-dire mettre la religion catholique, puisque c'est un pays catholique, mais à sa sauce. Donc il intègre les masses, il intègre des, des, des, des croyances différentes, etc. Mais l'au-delà, le, le, le, le, le, le religieux est important pour lui. Alors vous dites qu'il brûle les masques et vous, vous avez ramené une bûche <rire> j'ai ramené une bûche que j'aime beaucoup parce que c'est une bûche en, en ébène et donc elle fait euh, 30 cm de long euh, euh, C'est pas, très... pas un Congolais qui vous a dit j'ai sculpté une bûche, ça ressemble vraiment à une bûche Non, bon, c'est une bûche C'est une bûche, c'est une bûche donc c'est la matière première avec laquelle ils démarrent, ils font des sculptures et moi j'aime bien parce qu'elle est brute c'est de l'ébène et donc c'est un bois très très dense et qui est un, un bois qui sert donc beaucoup à, aux, aux belles œuvres Et j'aime bien parce que, que, que tout est dedans. Voilà, on sait, on sait que l'ébène est, est, est noir. Euh, en revanche, la bûche elle-même est plutôt blanche et le voilà. cœur est noir. Le cœur est noir, effectivement. C'est la typicité de l'ébène. Donc il va du, du brun jusqu'au noir noir. Mais l'extérieur est, est clair. Et c'est un bois qui est très très solide. Mais donc il ne ressemble qu'à une bûche. Et moi je peux imaginer n'importe quoi qui est dedans. Alors comme je ne suis pas artiste, je suis incapable de, de faire ressortir le, une œuvre. Mais ça me rassure de voir que tout est dedans. Voilà. C'est joli ça comme vision des choses, tout est dedans Et vous ouais. dites, euh, ils ne sont pas évidemment tous artistes euh, Tous les hélicoptères n'étaient pas aussi jolis les uns que les autres tout à l'heure euh, En revanche, euh, certains ont la patte Et vous disiez du côté de Kinshasa, il y a un certain Benoît qui a vu ça et qui, euh, et qui vous a montré comment en quelques coups de machette On fait apparaître une forme générale dans une bûche comme celle-là par exemple Exact, oui. Benoît qui est, qui est un Congolais qui n'a jamais sorti de, de, de Kinshasa Et qui est vraiment un artiste, beaucoup plus qu'un artisan, et euh, qui, euh, de manière tout à fait humble et discrète, euh, a fait chez lui, mais donc en extérieur, créer une petite école. Et il aide des enfants de la rue, en essayant de reprendre évidemment là-dessus ceux qui semblent doués pour la sculpture, et, euh, pour faire des pièces et le, le, lui apprendre à, leur apprendre à sculpter. Et donc effectivement, Benoît, qui est celui qui donne toujours les premiers coups de hache et fait ressortir à ce moment-là la forme définitive, Un type extraordinaire qui, qui fait énormément de, de belles choses et donc aide également des, des jeunes et des enfants. On en revient à la notion de pays atelier dont vous parliez au début de ce Globe Crocker. Le fameux pays dont vous êtes amoureux. Vous avez carrément dit je suis tombé assez rapidement amoureux de ce pays atelier. Oui. Mais il y avait une suite. Malgré la corruption brutale, visible et permanente. Oui, oui, oui. c'est un peu le propre des, des pays euh, à la fois... En développement, euh, le pays d'Africains, euh, c'est cette corruption énorme. Alors ben, la corruption, elle existe partout, soyons tranquilles, elle est en Belgique, elle est en Europe, elle est partout. Mais elle est très, très visible et très brutale en Afrique. Euh, et c'est malheureusement ce qui empêche, je, je crois, le pays de, de bien se développer. Mais je crois qu'il y a une volonté, enfin ça je ne vais pas rentrer dans... Ton... Mais il y a une volonté à l'extérieur de, de faire aussi en sorte que les, les dirigeants soient corruptibles. Si un pays corruptible, ben on dites le pie beaucoup plus facilement. Voilà, l'exemple vient d'en de haut. Et pour, pour piller un pays, on a intérêt à avoir un, un pays avec des dirigeants corruptibles. Mais ça marche. Ouais, Mobutu en était, en était un. Mobutu en service. était un, effectivement, euh, mais il est resté longtemps au pouvoir, il a fait un certain nombre de, de, de bonnes choses. Hein. Et puis je crois qu'à partir de la là, dans les milieu des années 70, c'est parti en, en couille. Et... Euh, Mais voilà, donc il euh, y a plein d'autres pays dans lesquels on est content d'avoir un certain des types qui nous mangent dans la main et qui nous laisse euh, libre accès à tout. Cela dit, vous dites qu'il euh, y a du positif. Hein. Par exemple, l'UNESCO a désigné Kinshasa, Kin, euh, pour rejoindre son réseau des villes créatives. Oui. Donc c'est un réseau qui regroupe 116 villes. Ouais. Et ben, Kinshasa rejoint pas mal d'autres villes en termes d'activité et de créativité musicale. Voilà, activité musicale. Le Bumbashi également a été rejoint. Ça, c'est plutôt pour tout ce qui est art. Mais Kinshasa, qui est cette ville qui ne dort jamais, qui est très musicale, euh, qui 12 millions d'habitants, énorme. Et vous avez des gens, c'est un peu comme pour le reste, des gens qui sont capables de vous sortir de la, de la vraie musique inspiré, mais avec des, des tonneaux, avec des, des instruments de, de, de fortune. Il y a une musique, donc là, Kinshasa a rejoint des villes comme Katowice, la, la polonaise, pour la musique aussi, Kingston, Kinshasa évidemment, mais Medellin en Colombie, Salvador de Brésil. Vous dites qu'il y a une musique, aujourd'hui, actuelle, qui représente bien la, la Kinshasa et le Congo d'aujourd'hui, c'est celle-ci Reçu ta lettre, fin juin, enfin, elle m'a laissé mal en point mais -ce Ça c'est une, une musique euh, qui vous fait penser au, au Congo d'aujourd'hui, Philippe. Oui, c'est du rap, c'est du rap, donc c'est une musique euh, qui est censée pouvoir euh, un peu donner de messages également, c'est Balogi, Starflamme, Starflam, qui était dans le groupe Starflam. Euh, et qui s'exportent euh, bien, parce que c'est leur manière aussi à exporter une forme de culture ou de revendication. Et donc ça se fait pour les nouvelles générations, c'est vrai, avec le, le rap, et Belogy fait partie de cela. Qu'est-ce que ça raconte ben, Ça raconte les, les difficultés inhérentes au pays, les difficultés qui remontent, euh, qui, qui sont, euh, je dirais, racinales, parce qu'elles remontent à longtemps euh, à la colonie, parce qu'il y a eu des problèmes, À, à, à ces trois générations perdues depuis l'indépendance parce qu'on parce qu n'a rien pu faire de bon et qu'on a gaspillé. Il y a énormément de jeunes au Congo, mais il y a peu de formation. Et, et des jeunes non formés, c'est des jeunes qui sont laissés eux-mêmes. Et donc ça, c'est le gros défi du Congo, c'est arriver à, à faire quelque chose de cette jeunesse. Et vous, Philippe Huygens, en, train, en tant que directeur du Benelux pour le Petit Futé, vous, euh, vous pensez qu'il y a vraiment un potentiel de voyage et d'attractivité de, de, de ce Congo pour, pour les voyageurs moi ah j'en suis convaincu, j'en suis convaincu. Euh, les choses se mettent à coup de trois pas en avant, deux en arrière peut-être, mais je suis convaincu que c'est un, une terre d'avenir. Il faut être prudent aujourd'hui, mais il faut. C'est une terre d'avenir. Merci Philippe Wifkens pour ces voyages dans le temps et dans l'histoire de la RDC. Que peut-on vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, euh, à moi, d'y retourner souvent et au Congo, de bien se développer Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Nous étions sur la façade atlantique de l'Afrique euh, ce matin dans Globe crocker et demain, on met le cap à l'ouest et on file vers le Mexique en compagnie d'une femme qui a réalisé un jour qu'elle n'était pas la gentille architecte d'intérieur qu'on croyait, mais belle et bien une artiste peintre. Elle plaque tout et elle part, comme elle dit, sans clé en poche pour découvrir euh, la palette que peut lui offrir le Mexique. Entre Caraïbes et Pacifique, elle va donc euh, se déchaîner Elle aussi à coups de pastel. Ce sera notre rendez-vous de Globe Crocker de demain. Dans un instant, on, on prend une petite touche de météo. Le ciel belge va-t-il enfin donner dans les 50 nuances de bleu Mais ce sera juste après le forum de midi. Globe Crocker sur la première.